Wann Qibla présente Le corps en action Madari Dussalikin السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا Bienvenue à une nouvelle séance de notre halakha sur le cœur en action. Madarij Asalikin, les sentiers des itinérants. Toujours encore une fois, on est en train de parler de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, la relation du serviteur du musulman avec son créateur et on essaye de parler de ça à travers différentes stations comme nous l'a présenté Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah wa ta'ala dans son fameux ouvrage Madarij Asalikin, Salikin, les sentiers des itinérants. La dernière fois quand on a traité de ce sujet, pas la dernière halaqa, la dernière halaqa, on parlait, on a fait une halaqa un peu exceptionnelle sur l'histoire de Djibril alayhi salam lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi salam, hadith de Djibril, si vous vous rappelez bien, il a parlé des piliers de l'islam, des piliers de la foi et ainsi de suite. Aujourd'hui on revient à notre sujet. La dernière fois quand on parlait de cette série, on parlait de la station de At-Tawakul, la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala si On pourrait traduire cela ainsi parce qu'on a mentionné que ça fait partie de l'une des actions les plus critiques de la foi, des caractéristiques de l'islam dans notre religion, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on va par parler de la prochaine station qui s'apparente un peu à la question de d'Al-Tawakul. Aujourd'hui, on va un peu bousculer ce, que, ce à quoi vous êtes habituellement, euh, habituellement habitué, si on pourrait dire ainsi. Euh, ça veut dire, en nous vend très très souvent, dans, que ce soit dans le cadre de livres, de, de séminaires, d'ateliers sur le développement personnel, comment réussir dans la vie et ainsi de suite, on parle très souvent de cette chose-là qui s'appelle la confiance en soi. Et aujourd'hui, on est là pour enlever cette chose-là qui s'appelle la confiance en soi parce que dans la religion d'Allah, on a quelque chose de beaucoup plus noble est plus important, qui s'appelle, qui pourrait nous dire, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit, moi je dois avoir la confiance en soi, c'est celui qui est en perte de confiance. Il n'a pas à quoi s'attacher, celui qui n'a pas le iman. Comme Allah Azza wa Jal nous dit Subhanahu wa ta'ala Dans le Qur'an al-Karim Le kafir, le mäkriant Il n'a pas de mawla Il n'y a personne pour le supporter Il n'y a pas un être suprême Pour le supporter Pour être son allié Parce que c'est lui Qui s'est dissocié de son créateur Le mu'min Le croyant Son allié C'est Allah subhanahu wa ta'ala Et celui dont l'allié Est Allah subhanahu wa ta'ala ta Il a confiance en qui Il a confiance en Allah subhanahu wa Je vais vous donner un exemple ici très, très, très simpliste. Okay? Et bien sûr, « al Allah azza il a le meilleur exemple subhanahu wa Imaginez si l'un de vous était l'enfant d'un milliardaire. Votre père est un milliardaire. Lorsqu'il s'agit de finances, d'argent, lorsqu'il s'agit de protection, de sécurité et ainsi de suite auriez-vous vraiment besoin de prendre des ateliers sur la confiance en soi, honnêtement? Pas vraiment, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'une telle personne qui grandit dans une famille de milliardaires, de façon comme ça spontanée, il a grandi avec cette « moi j'ai confiance en » tout un système, une famille très puissante qui m'entoure. J'ai mon père et bien sûr avec un père qui est milliardaire, il y a quoi Il y a plein de services, il y a plein de personnes qui travaillent pour toi et des gens qui assurent la sécurité de ta maison et ainsi de suite et ainsi de suite. al-ma'alaa. Que dire de celui qui n'a pas confiance en un père qui est milliardaire, il a confiance en... « Le Seigneur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala ». C'est ça vraiment notre confiance, notre fiqah dans la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est ça ce que notre iman doit nous procurer. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle en arabe « Donc là, c'est une station différente. Je sais qu'avec la traduction, ça peut sembler être redondant en termes de titre, de sujet. La dernière fois, on parlait de « tawakkul », on avait dit que ça veut dire « la pleine confiance en Allah ». Aujourd'hui, on parle de « al-fiqah la confiance en Allah ». Mais en réalité, c'est deux stations un peu différentes. Parce que dans l'arabe, c'est deux choses différentes. Ça s'appelle Tawakul et l'autre s'appelle quoi Afiqa. C'est deux choses différentes. Sauf que le Tawakul, on n'a pas vraiment un, un mot qui correspond à 100% en français. Alors, on va appeler ça la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce qu'il nous explique ici Il nous dit entre autres, « C'est cette station, ce sentiment-là de confiance en Allah azza wa jal » Que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis dans le cœur de la mère de Moussa la mère de Moïse on connaît l'histoire de Moussa alayhi salam prophète Moïse lorsque il était né et qu'il était bébé encore qu'est-ce que Allah azza wa a demandé à la mère de Moussa à faire de son fils ou bien à faire avec son fils qu'est-ce que Allah azza wa lui a ordonné de faire de de le mettre sur l'eau comme Allah Azza wa Jall il dit ila umm Moussa an ardih fa idha khifti alayhi falqih fi alyam wa la takhafi wa inna radduhu ilayki wa ja'aluhu al-mursalin c'est Allah Azza wa Jall qui, qui a révélé à la, à la mère de Moussa quelle mère va accepter de faire cela dans des, dans des circonstances normales on va lui dire ça c'est une expérience que tu vas faire tu vas prendre ton bambin tu vas le mettre dans un carton comme ça et le mettre dans l'eau. Laisse, laisse le fleuve l'emporter. Il va revenir chez toi plus tard et il va, voir, il va être quelqu'un d'important. Donc, aucune mère ne va faire ça. Mais ça, c'était une exception parce que c'est Allah Azza wa lui-même qui a révélé cet ordre à la mère de Moussa, de Moïse, alayhi as-salam. Wa awhayna ila Moussa an C'est pourquoi exactement afin que Allah Azza wa le protège du mal de Pharaon, Parce que Pharaon, le pharaon d'Égypte, qu'est-ce qu'il faisait lui au peuple de Moussa il tuait les garçons, n'importe quel nouveau-né qui était garçon, et eh bien il l'exécutait dans ben israël afin de, de les exterminer et d'anéantir leur, leur force en quelque sorte. Alors Allah pour protéger Moussa a.s, il demande à la mère de Moussa de faire quelque chose qui normalement serait synonyme de péril de ce bébé-là, mais en réalité c'est une protection. Cette mère de Moussa, quand elle a posé ce geste, elle a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, même si ça semble être quelque chose de vraiment surprenant, quelque chose d'étrange à faire. Mais ça commence par affiqa, avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit ici que le tafwid est très lié à ce concept-là de confiance. C'est quoi le tafwid Le tafwid, ça veut dire... Je laisse, je laisse les choses à Allah subhanahu wa ta'ala imaginez si quelqu'un euh, son fils par exemple lui dit regarde oh mon père ma meilleure idée moi ce que je te propose de faire c'est qu'on va vendre notre, notre entreprise familiale on va aussi vendre cette maison j'ai tout un plan et si ton père il voit que Euh, tu as l'air d'être sage et intelligent et tu t'y connais, qu'est-ce qu'il pourrait te, te dire Parfois, ce n'est pas tous les parents qui vont faire ça, mais parfois, ton père, il pourrait te dire quoi Regarde, Fais ce que tu veux, je pense que, tu, que toi tu t'y connais, je n'ai pas à connaître les détails, juste vas-y, je te donne le droit de faire ce que... On appelle ça quoi Tu fawid, tu, tu laisses tes choses entre les mains de quelqu'un d'autre. al tafwid c'est de laisser nos choses aux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, al tafwid comme il nous dit ici, al Al-Tafwid. Il est, il a au centre de at-tafwid. Qu'est-ce qu'il y a? Encore une fois, il est cette confiance en Allah subhanahu wa Confiance en Allah azawajal. C'est pas des mots que je dis. Je peux dire maintenant avoir confiance en Allah, mais lorsque je suis dans ma vie réelle, lorsque je fais face aux circonstances et aux différentes étapes de la vie, aux différents défis, c'est là où ma confiance en Allah azawajal sera vraiment quoi? Epoeve attesté, är det som jag verkligen skulle läsa med chöza. Amikreator, soubhana huwa. Tala, kamma inna halsvädan, kälbit teslim. Han säger också att tilltro är hjärtat i tillåtelse. att det är centrum i centrum av Det är tillåtelse. Det är tillåtelse. Är det någon tillåtelse? Är det Är det någon det Är det någon Är det någon det Är det Är det Är det de quelle soumission est-ce qu'on parle ici, dans ce contexte Qadarullah, destin d'Allah Azza wa Qu'est-ce qu'on a aussi On a parlé l'autre fois du hadith de Djibril, alayhi salam. Donc, ça nous met... C'est quelque chose, c'est rien de compliqué ce que je vous demande. Okay, je suis en train de demander quelque chose. La réponse, elle se trouve dans les, le ABC de l'islam. Oui La volonté d'Allah Azza wa Jal. Très bien, donc ça revient un peu au qadar, au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi aussi? Soumettre nos affaires à Allah Azza wa Jal. Vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'autre moitié. Donc se soumettre à la volonté d'Allah Azza wa Jal, au destin, les choses à Allah. Et l'autre moitié c'est ça, c'est vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est quoi? le sens de l'islam si quelqu'un vous dit c'est quoi l'islam quelqu'un qui connaît rien de l'islam vous dit c'est quoi l'islam et quelqu'un il veut juste savoir il n'a pas vous n'avez pas à faire face aux stéréotypes des médias être à la défensive ainsi de suite vous voulez juste expliquer à quelqu'un c'est quoi l'islam en une seule phrase c'est quoi l'islam quel est le sens de l'islam c'est istislam islam ça vient du mot istislam istislam c'est la soumission Soumission à qui À notre créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le sens de, de l'islam, être soumis à notre créateur. Notre mission dans cette vie, c'est d'être soumis à Allah, azzawajal. Tu te rappelles, mission, soumission. C'est ça ta, ta mission dans la vie en réalité. Ta mission dans la vie, c'est d'être soumis à notre créateur parce qu'on est soumis à notre créateur malgré nous dans la partie majeure de nos choses. Et il reste une petite partie dans laquelle Allah nous a éprouvé. Est-ce qu'on sera soumis, est-ce qu'on choisit d'être soumis ou on choisit de ne pas être soumis et de finir avec Iblis en enfer Je répète, est-ce que vous avez compris la partie majeure de notre vie, elle est quoi Elle est déjà soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que quelqu'un ici n'est pas convaincu de ça que la partie majeure de sa vie elle est déjà soumise à son créateur est-ce que tu respires par en ce moment est-ce que tu re respires par ton propre travail ton propre effort est-ce que tu planifies ta respiration maintenant t'as planifié ça t'as préparé, t'as prévu aucunement est-ce que il y a est-ce qu'il y a un ici qui a Choisi ses parents à la naissance Que vous connaissez quelqu'un qui a choisi ses parents à la naissance Non Allah Azza wa il a déjà quoi Choisi nos parents pour nous Allah il a choisi notre date de naissance Notre lieu de naissance Allah Azza il a déjà choisi notre lieu de décès Notre, de, notre date de, de décès Allah il a choisi déjà qu'on existe même, on n'a pas eu le choix, il n'y a personne d'entre nous qui a pris un sondage. Voudrais-tu exister en tant qu'être humain ou bien tu n'es pas intéressé à exister La personne qui a, qui a eu à répondre à un sondage, à faire un choix comme ça, on est soumis à la volonté de Allah. À chaque moment de notre vie, la partie majeure de notre vie, elle sort de notre contrôle. C'est le cadre de Allah. On est soumis à Allah. Il reste une petite partie. C'est cette petite partie. Dans laquelle se trouve, c'est là où se trouve l'illusion de plusieurs êtres humains qui se pensent être tellement puissants que moi je contrôle mes choses, fais ce que je veux et ainsi de suite. Alors que ça c'est une partie quoi Minoritaire de notre vie sur laquelle Allah Azza wa il nous a éprouvé. Il s'agit ici de nos actions volontaires. J'ai vraiment le plein choix entre faire et ne pas faire. J'ai la capacité de faire ou de ne pas faire. De faire le bien ou de faire le mal Là, c'est l'épreuve. C'est là où se trouve l'épreuve pour continuer cette soumission jusqu'à 100 de notre propre gré. C'est ce qu'on appelle un musulman, quelqu'un soumis à Allah, un adorateur, un serviteur d'Allah, c'est ça le sens de Abdullah, ou de quelqu'un qui est quoi, un délinquant comme Iblis, comme le Shaitan, asa, fasqa, il c'est Rebeller contre son Seigneur. Il dit, moi, je ne veux pas être soumis, je veux désobéir. Et lui, il va finir en enfer. Et Shaitan, comme vous le savez très bien, euh, il veut emporter combien de personnes avec lui en enfer, Shaitan? Le maximum. Il ne veut pas emporter mille ni un million. Il veut emporter autant de personnes que possible et va faire de tout son mieux. Donc ça c'est le sens de l'islam, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette partie comme on a mentionné volontaire de la soumission elle est très intimement reliée à la question de la confiance avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala tu vas te soumettre à Allah azza wa jall et lillah ta'ala al mathal an a'la subhanahu wa ta'ala illa le le meilleur exemple donc il nous dit ici la comparaison un peu entre le tawakkul et entre cette confiance c'est comme la comparaison entre le iman et le ihsan Rappelez-vous quand on a parlé du hadith de Djibril, encore une fois, l'histoire de l'ange Djibril, alayhi salam. Je sais qu'on n'avait pas le temps de finir avec la dernière partie parce que la halaqa prenait un peu beaucoup de temps. Mais brièvement pour rappeler, Djibril, alayhi salam, il avait questionné le prophète, sallallahu alayhi salam, sur quoi au début Quel est le sens de l'islam Et le prophète, sallallahu alayhi salam, il a cité les cinq piliers. « Shahadatayin, ashhadu Allah ilaha illallah, ashhadou Allah muhammada rasulullah » Faire la salate, payer la zakat, l'aumône obligatoire, jeûner le mois de ramadan et faire le pèlerinage de la Mecque. Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi il l'a questionné sur... Sur quoi Le iman, la foi. Donc, islam, iman. Islam, c'est la première station de la religion. C'est là où le cheminement commence. Quelqu'un, par exemple, qui va se convertir à l'islam, il devient quoi Musulman. Ou quelqu'un qui est né traditionnellement comme ça, culturellement musulman, mais qui n'est pas vraiment musulman dans sa vie. L'islam est très loin, il ne connaît pas grand chose de là Mais un jour, il commence à pratiquer l'islam. Il entre dans quel domaine ici, dans le premier niveau qui est l'islam. Une fois que la personne, la foi devient ferme dans son cœur, elle passe au niveau supérieur qui est le Iman, Iman, il sait pourquoi il fait ses prières, pourquoi il fait son jeûne. Ce n'est pas une simple routine, ce n'est pas un attachement superficiel, c'est un attachement qui est profond. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il a été questionné par Jibril alayhi wa à propos de al Haddith ni an Al-ihsan, ça signifie l'excellence, la bienfaisance. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini l'Ihsan أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه c'est lorsque la personne elle passe au troisième et au plus ni au niveau de la religion qui est d'adorer Allah Azza wa Jall comme si tu le voyais car même si toi tu ne le vois pas lui il te voit Allah Azza wa Jall il te voit donc ça c'est le sens le plus haut de la religion a'la maratib ad donc là il compare at Entre le tawakkul et Afiqa, la confiance, il dit, c'est comme Iman et Ihsa. Quelqu'un, il dit, moi, tu sais quoi Les choses sont difficiles. Il y a trop d'imprévus. Il y a, y a trop de méconnus, par exemple, dans mon environnement actuel. Mais je ne vais pas trop m'inquiéter. Qu'est-ce que je fais Je fais tawakkul à Allah Je vais laisser mes choses à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais peut-être qu'il le fait Avec un certain quoi Un confort dans son cœur. Mais quelqu'un qui a atteint un niveau plus haut que ça, c'est quoi Fiqa, La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse ces choses à Allah subhanahu wa ta'ala et il est pleinement certain. Il n'a aucun doute de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Très bonne question. Ça, on va en parler dans un moment, mais je vais brièvement expliquer. Bien sûr, il y a une différence entre la confiance en Allah Azza wa Jal et la déresponsabilisation, comme la sœur, elle nous dit. La confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire « laisser mes responsabilités ». Ça veut dire que dans la vie, il y a deux choses. Il y a certains points ou certaines activités ou certaines situations sur lesquelles on a un contrôle. On a un contrôle. Comme moi aujourd'hui, je dois donner la halaqa, je dois arriver à 18h30 pour ne pas être en retard. Est-ce que ça c'est ma responsabilité de ne pas être en retard ou non Oui. Qu'est-ce que je dois faire Je ne veux pas dire moi juste « Tawakkal, tawakkal, Allah, ce qui va arriver. » Je vais quoi Planifier ma journée. Je vais prendre si, euh, si je viens par auto, il faut voir le chemin par autobus. Peu importe. Il y a des choses à préparer. Mais malgré ça, j'ai quand même quoi Je dois garder confiance en Allah Parce que peu importe les moyens que j'entreprends, ça se pourrait que ça échoue, ça ne fonctionne pas. J'ai une panne, un accident, n'importe quel autre problème, vous comprenez, qui va m'empêcher de réaliser ce que je veux. Donc ça c'est sur la partie sur laquelle j'ai un contrôle. Allah Azza wa m'a donné un contrôle, mais je dois toujours être conscient que le contrôle en tant que tel n'est pas suffisant. Je dois remplir à mes responsabilités et laisser le reste à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, il y a une autre partie de la vie sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Qui pourrait me donner un exemple Oui. Par exemple, mais on peut dire là, tu as, as pris une certaine certaine initiative, tu as planifié ton bus et ainsi de suite. Il y a d'autres situations que vraiment tu n'as aucun contrôle sur ça, oui. La santé, par exemple. La santé, est-ce que quelqu'un peut avoir le plein contrôle sur sa santé? Est-ce que quelqu'un peut avoir le plein contrôle sur sa santé? Tu peux passer ta vie à lire des livres, à consulter des médecins, à voir des conseils, comprenez? Si Allah Azza il veut que tu sois malade, que tu meurs jeune, il n'y a rien que tu peux faire. Il y a des choses qui vont arriver au cours de ton chemin et qui vont faire en sorte, ok, il n'y a, a pas personne qui, qui peut te dire que ça, eh bien, tu aurais pu éviter ça. Il n'y a rien à faire. Il y a même parfois le mal, il est déjà là, comme certaines personnes, par exemple, qui sont atteintes de certaines maladies euh, assez sérieuses, comme le cancer, ok. Il peut peut-être consulter les meilleurs médecins, les meilleurs spécialistes au monde, mais ils vont quoi lui donner des recommandations que cette solution... Ça fonctionne beaucoup, ça fonctionne avec beaucoup de patience, mais rien qui est garanti. Mais tu peux aussi pourrir faire, et c'est pour ça qu'il y a pas de bonne réponse. On va te dire, c'est ton choix à la fin, à la fin de de cette histoire et à la fin de cette situation. Donc là, où est-ce que tu mets ta confiance Tu la mets en c'est pas une question de, j'ai pas vraiment la responsabilité de de me faire guérir. Vous comprenez Si j'ai une maladie qui est qui est sérieux, je n'ai pas la responsabilité de me faire guérir. Je peux faire de mon mieux, consulter des médecins, consulter. Mais parfois, même la science ou la médecine ou autre chose n'a pas les réponses définitives, les solutions garanties. Et là, encore une fois, on est dans le domaine de la confiance en Allah. Subhanahu wa euh, aussi simple que mourir. Quand est-ce qu'on va mourir Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît quand est-ce que je vais mourir personne ne connaît il n'y a personne qui connaît quand est-ce qu'on va mourir exactement donc si tu commences il y a des gens qui pensent trop à leur mort pas à leur mort pour se préparer à l'au-delà ça c'est bien le prophète ça, ça nous a demandé de le faire il faut penser souvent à la mort la mort dans le sens de l'au-delà pas le sens du néant de la non-existence parce que pour nous la mort ce n'est pas du néant ce n'est pas non-existence la mort c'est un quoi C'est un changement, c'est un transfert vers un autre monde qui est le monde de l'akhira. C'est important de penser souvent à la mort. Mais s'il y a des personnes qui pensent juste à la mort, ça veut dire quand est-ce que je vais mourir. Est-ce que je vais mourir jeune, je vais mourir adulte, je vais mourir euh, dans, dans ce pays, dans un autre pays. Peu importe. Est-ce que c'est une chose sur laquelle j'ai contrôle Aucunement. Zéro contrôle. Parce que ma mort a déjà été décrétée par Allah c'est déjà écrit dans un livre, et il n'y a personne qui pourra changer ce livre. Ça ne se change pas. Et de ce fait, c'est le genre de choses quoi à laisser à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Oui. Oui, l'akhirah par exemple, la fin du monde en tant que tel. Que, ça c'est euh, Allah Azza wa qui sait quand est-ce que ce monde va, va se terminer. Donc, en somme, quand on dit la confiance en Allah, ça ne veut pas dire quoi se déresponsabiliser. Aucunement. Ce n'est pas dans le sens du moins dans la religion d'Allah Azza wa Jal et dans, et dans l'islam. Donc il nous dit Si wa'unwanuha amnu al-abdi min fawti al-maqduri wa antikadil mastur » parmi ces, euh, ces, euh, ces symptômes, parmi ces, ces, euh, ces conséquences, cette fameuse confiance en Allah, c'est de se sentir sécurisé. Je suis sûr, je suis certain, je suis à l'aise, je n'ai pas crainte que je vais rater ma part. Vous savez c'est quoi ma part C'est quoi ma part C'est en risque, euh, pas juste risque au sens de l'argent, mais ça veut dire rizq, ça veut dire ton qadar, ce qui est écrit pour toi. Comme tout à l'heure, ils vont donner des pizzas à la fin où ils vont les vendre, ils ont dit à prix, euh, prix ans, par exemple, ils vont donner des pizzas. On va changer l'histoire un peu à la fin et il y a beaucoup de monde ici, alors il va y avoir des gens qui sont à la fin de la file, ceux qui sont assis en arrière, certains parmi eux pourraient dire quoi Peut-être que ma part va partir Parce que les gens qui sont en avant, ils vont trop prendre. Ma part va partir. En réalité, si on parle dans un sens bien profond qui s'éloigne des pizzas, mais qui parle des parts de la vie en général, notre part, notre vraiment part ne va jamais partir. Comme <messant> le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce qui t'appartient, ça veut dire auprès d'Allah, ce qui a déjà été écrit pour toi, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Donc si tu vois que quelque chose ne veut tu tu, tu n'arrives juste pas à avoir quelque chose, elle s'évade de toi. On te l'a enlevée et il n'y a pas de moyen de la faire revenir. Ne perds pas ton temps à être attristé et dire euh, j'aurais dû avoir et j'aurais ça ne t'appartient pas. Ce n'était pas dans ton kadar, ce n'était pas écrit que ce soit pour toi. Et la même chose ici, et que ce qui est écrit auprès de eh bien, ne sera pas changé, ne sera pas modifié. C'est ce qu'on appelle avoir confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala, assirqatu, billahi, azab, wajal, fayyad, faru, birou, hereda, qu'est-ce que ça, ça nous donne C'est quoi On va être dans quel esprit On va être une âme apaisée par le contentement. Hereda, c'est quoi le contentement Je suis satisfait de ce que Allah a, il m'a accordé. Je suis satisfait de, de ce qu'Allah Azza wa il m'a accordé. Sinon, si, si je n'arrive pas au réda, qu'est-ce que j'ai, la, la deuxième chose ici, « Wa illa fa bi'ayn il yaqin » Si je n'ai pas cet esprit de satisfaction, au moins j'ai le yaqin. La certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, je ne doute pas d'Allah Azza wa ou du moindre. Donc là, encore une fois, chacun selon son niveau de foi ou du moindre, ça va être « bi lutfi as sabri » par la bonté de la patience, la douceur de la patience, comme Allah Azza wa il nous dit. Donc ça, encore une fois, c'est différentes situations. Et ça, on l'a expliqué à maintes reprises. Ce n'est pas chacun qui est au même niveau de la foi. Il ne faut pas s'attendre à ce que tous les croyants aient les mêmes quoi réactions dans toute situation. Il y a plusieurs réactions qui sont les bonnes choses, qui sont les bonnes pratiques. Certaines sont meilleures que les autres. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde soit quoi un se dire, un véridique quelqu'un d'un niveau qui est extrêmement élevé de fois ça dépend d'une personne à une autre ça dépend d'une situation à une autre d'une épreuve à une autre et, et ainsi de suite ça revient encore une fois à notre connaissance d'Allah azza wa Jal. celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala On revient aux choses de base de la foi, rien de compliqué, rien de compliqué. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'il n'y a, a personne qui peut changer la volonté d'Allah Tous d'accord N'importe quel croyant d'accord sur ça N'importe quel mu'min Il n'y a personne qui peut changer la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, s'il n'y a personne qui peut changer la volonté d'Allah, il n'y a personne qui peut changer ce que les gens, par exemple dans les pays du Maghreb, Le destin, ils appellent ça quoi Comment ils appellent ça Ils ont dans le langage, euh, langage familier, au langage de tous les jours, al-maktub. Al ils appellent ça al maktoub. C'est quoi maktub Ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Makut iba. Ce qui est déjà écrit. Kitab. C'est déjà écrit auprès d'Allah Azawajal. Personne n'a accès à Ce registre là où le qadar est écrit Il n'y a personne qui a accès à ça Personne qui peut altérer, qui peut changer C'est la volonté C'est pour ça comme il disait Ibn Abbas -qadaru qudratullah. Le qadar, le destin C'est la volonté d'Allah Ce n'est pas pour rien que le qadar C'est le sixième pilier de la foi Ça fait partie des sixièmes, des six piliers de la foi Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle des... Vous savez c'est quoi les piliers de la foi Ce pas des choses à apprendre par cœur Les piliers de la foi ça veut dire Si on peut appeler ça ainsi, entre guillemets, pour rapprocher le sens, c'est ta philosophie de vie, toi en tant que musulman. C'est ça ta philosophie de vie. Tu es guidé par quoi Lorsque tu regardes le monde, il y a quelqu'un, par exemple, sa philosophie de vie, Quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui croit, bien sûr, en Allah Azza wa il y a quelqu'un qui est, un, par exemple, un pur capitaliste matérialiste. Lui, il voit toute la vie avec quoi Avec les chiffres, le dollar, c'est tout ce qu'il voit dans la vie, c'est tout ce qu'il voit. La richesse qui monte et qui descend, le chiffre d'affaires, l'expansion de tes activités commerciales et ainsi de suite. C'est ça sa aqida, c'est ça ses piliers de foi à, à lui. Toi en tant que musulman, tes piliers de foi c'est ces 6 arcanes ou l'iman, 6 et parmi eux il y a ce grand pilier là qui est L'iman bil qadar croire en le qadar ce n'est pas quelque chose de marginal qu'on lit parfois dans les livres c'est une chose à avoir dans notre conscience à chaque moment de notre vie qui nous guide même dans les moindres détails les petites choses les moindres petites choses tu viens de perdre tu viens de perdre un billet de 20 dollars que tu avais dans ta poche Tu viens de l'avoir et tu viens de le perdre. Quelqu'un vient de te donner un 20$ et une heure plus tard, tu ne le trouves pas tombé quelque part sur ton chemin. C'est quoi Qadar Allahu Amacha Fais-le. Là, tout de suite, première chose, tu dois te rappeler du Qadar wa Azod. Si tu l'as perdu vraiment, ce 20$-là, et que toi, tu n'as pas fait de mal, n'est-ce pas Tu ne l'as pas mis ici derrière tes oreilles, qu'il y a le vent qui l'a emporté. Tu l'as mis comme tout le monde fait. Tu as mis ton argent dans tes poches et après ça, c'est parti. Malheureusement, ce n'était pas dans ton qadr de profiter de ce 20 dollars. Et quelque chose qui est dans ton qadr, ça va venir vers toi. Parfois, il y a des choses ça nous arrive à tous dans la vie. Allah Azza wa Jal, parfois, il nous envoie comme ça des petites leçons. Il y a une chose que tu n'as rien fait pour l'avoir et qui presque vient forcer dans ta face. Ça dit, ça c'est pour toi, tu dois prendre... Allah Azza il a écrit que ça, c'est ton résultat, Tu dois le prendre. Tu, tu, tu n'as pas le choix, il n'y a pas un autre choix. Vous comprenez C'est ça ce qu'on appelle ici, encore une fois, l'iman bi al qada Et c'est intimement lié à la, à la question de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, pourquoi est-ce qu'on parlait tout à l'heure, en passant avant de passer ici à la question aussi de at taslim pourquoi est-ce que je disais, selon vous, pourquoi est-ce que j'ai commencé tout à l'heure avec l'introduction, en disant, on va enlever cette chose-là de la confiance en soi. Pourquoi Pourquoi je vous dis On enlève la confiance en soi et on met la confiance en Allah Azza Pourquoi Donc, ça nous évite plusieurs problèmes psychologiques ou des maladies de iman spirituel comme l'orgueil, par exemple. Oui, Akhi. Par exemple, donc si je fais confiance en moi-même, regardez, si je te fais confiance en toi, je te dis, toi, je te fais pleinement confiance, je te fais pleinement confiance, et qu'il va y avoir des choses mauvaises qui vont arriver. Cette pleine confiance que j'avais en toi, qu'est-ce que ça va devenir souvent Du blâme, je vais te blâmer, parce que j'avais des attentes qui étaient très élevées, c'est à cause de lui, je lui fais confiance. La même chose ici, si j'ai trop confiance en moi, et qu'il y a, Des choses mauvaises qui arrivent, ça ouvre la porte vers quoi Vers la réaction contraire, qui est le blâme excessif de soi-même, n'est-ce pas Donc, avoir des attentes trop élevées, c'est ça la culture qu'on véhicule de nos jours. Cette fameuse culture, encore une fois, du développement personnel et du positivisme, et ainsi de suite. On essaye de, de dire aux êtres humains qu'ils doivent s'attendre à être parfaits, qu'ils peuvent devenir quasiment... Parfait et de ce fait il faut quoi? se booster à l'intérieur Mais qu'est-ce qui arrive le jour où tu vas avoir des, des mauvais coups de toi-même Toi-même tu vas te faire des mauvais coups Parce que ça va arriver de, te faire, de se faire des mauvais coups Parce que euh, c'est qui nous à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a Cela bien sûr notre perception de, en tant que croyant dans l'islam C'est qui nous les êtres humains, on est qui exactement, on est quoi Rouh corps et âme, n'est-ce pas, et la plus importante, bien sûr, c'est l'âme. C'est l'âme. Et l'âme, comment est-ce qu'elle est décrite dans le Coran Comment est-ce qu'elle est décrite dans le Coran, cette âme Est-ce qu'elle est décrite comme souvent brillante, extrêmement rationnelle, parfaite, machinale Oui Donc, elle a trois phases, comme décrit dans le Coran, le Karim. Parmi ces phases, c'est quoi c'est ordonner mais ordonner de façon quoi Amara, ça c'est un accent en Syrah ici dans la langue arabe c'est quelque chose qui se fait quoi ça veut dire elle ordonne quoi elle ordonne le mal fait le mal, fait le mal, fait le mal fait le mal, fait le mal, fait le mal qu'est-ce qu'elle prend aussi cette âme comme caractéristique dans le Coran Karim elle se blâme fait le mal et après ça se... Ce... L'être humain comment est-ce qu'il est décrit aussi dans le Coran Karim l'atroumain l'atroumain al insane faible faible il est faible humain comment est-ce qu'il est décrit aussi dans le Coran Karim oui juste envers lui juste envers lui même et et ignorant ça c'est la nature humaine c'est la nature humaine Comment faire confiance en cette nature humaine Pleine confiance. Donc, celui qui se fait pleine confiance va avoir de très mauvaises surprises. Et lors de ces moments de faiblesse, eh bien, il se trouve devant un grand vide. Le croyant, qu'est-ce qu'il dit La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez, le meilleur des êtres humains, ne parle pas bien sûr des meilleurs des prophètes, les meilleurs des, des êtres humains de façon absolue. On parle des, des gens avec qui on vit aujourd'hui, des, des êtres humains de, de notre ère qui ne sont pas des prophètes, qui sont des, des êtres humains. Les meilleurs parmi eux ont-ils des moments de faiblesse Quand je dis les meilleurs, ça veut dire les plus doués de volonté, les plus disciplinés, les plus organisés, les plus instruits, les plus intelligents. Ont-ils des moments de faiblesse, de relâchement ou non Oui, celui qui dit non, ça veut dire, tu es trop influencé, encore une fois, par ce que tu vois dans les médias, par la propagande. Celui qui connaît, qui revient à la nature humaine, comme elle est, il n'y a personne dans, dans ce monde-là qui ne passe pas par des moments de faiblesse, de relâchement. Ça veut dire où il baisse ses gardes. Vous comprenez, peu importe dans quel contexte. Le mot «», qu'est-ce qu'il a dans ces moments de faiblesse-là, ces moments de relâchement Qu'est-ce qu'il a ici Il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez Il est protégé parce que l'être humain, dans les moments de faiblesse, il devient... Vulnérable. vulnérable à plusieurs choses. Vulnérable au shayateen, de al Vulnérable à ses ennemis humains. Et vulnérable aussi de sa propre nafs. Nafs al rabissu, comme on a expliqué tout à l'heure. Le croyant qui laisse toujours ses choses à Allah azzawajal, eh bien, il est protégé par Allah azzawajal. Dans ces moments-là de vulnérabilité, il n'a pas vraiment trop à... à trop porter ce souci-là, mais qu'est-ce qui va arriver si moi, dans un moment de faiblesse, je vais faire quelque chose de, de mauvais, ainsi de suite Vous comprenez L'être humain, par exemple, ne passe-t-il pas par des moments de colère assez extrêmes Peu importe si tu es quelqu'un de, de calme ou de gentil ou autre chose, il y a toujours un certain seuil, quelque chose de assez grave, un mal assez grave que quelqu'un pourrait te faire et que ça peut quoi mettre en feu ta colère de façon même inattendue qu'est-ce qui garantit aux croyants comment être protégés lors d'un moment de colère pour ne pas dire des choses graves, pour ne pas faire des choses graves comment si tu as déjà une, une protection auprès d'Allah cette protection tu l'as bâtie par exemple regardez dans le dua qu'est-ce qu'on a appris dans le dua ya du prophète sallalahu alayhi wa as'aluka kalimata alhaq fi alghadab wa alridha de demander à Allah azza wa jalla de nous inspirer la parole de vérité kalimata c'est quoi la parole de vérité ça veut dire dire les choses que Allah azza wa jalla il aime dans le hadith c'est quoi dans le doua ici fi alghadab wa alridha dans les situations de contentement et dans les situations de colère Pourquoi Parce que dans les situations de colère, il se pourrait que je perde le contrôle de mes paroles. Si quelqu'un me met vraiment excessivement en colère, vous comprenez, il y a des choses très très graves qui peuvent arriver dans, dans la vie. Quelqu'un qui te fait vraiment un mal excessif et de façon, comment on peut dire ça là, euh, c'était presque une surprise, et il se pourrait que tu perdes le contrôle de tes paroles. Comment t'assurer que tes paroles vont être dans un cadre qui est acceptable C'est Allah Azza qui te... Protojade, subhanahu wa ta'ala. Oui. C'est exactement la même chose, alhamdulillah. Qui pourrait nous dire ici, il y a un zikr, il y a une prière qui est très liée à ça. Ce qu'on est en train de dire ici, la question de oublie la confiance en soi, rappelle-toi de la confiance en Allah azza wa jalla. Il y a une phrase comme ça que, oui, Wa la takilni illa fi طرفه عين. Donc ça c'est un doua ma'thour, -ma ça, ça marche, ça passe, ça fait le ça, ça mène à la même chose, mais il y a une phrase que tout le monde ici connaît. Oui, n'importe quelle personne. Tawakkeltu 'ala Allah, j'ai confiance en Allah. Oui. Alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. N'est-ce pas C'est la hawla wa la quwwata illa billah. C'est quoi la hawla Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de transformation qui peut arriver. Sauf par Allah Je ne peux pas changer d'un état vers un autre. Je ne peux pas passer de la maladie vers la guérison. Je ne peux pas passer de la pauvreté vers la richesse de l'ignorance vers la science et ainsi de suite, sauf par l'aide d'Allah Zodja. Et je n'ai de force, je n'ai de puissance que par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dire qu'il faut avoir la confiance en soi et en parler trop, c'est presque arriver à dire quoi Moi-même. C'est moi, et moi, et moi, et moi. Vous comprenez C'est pour ça qu'on dit beaucoup de choses comme ça qu'on entend à droite et à gauche et qui deviennent des formules ou des phrases ou des idées assez communes dans la société. Mais si on oublie un peu notre aqide, notre croyance, il se peut qu'on soit emporté par certaines choses sans même faire attention. Et là, à la place, encore une fois, de dire dans ma journée, regardez, nous, le, le musulmane, qu'est-ce qu'il dit dans sa journée Tidi, låh hawa, låh kuwa, illa bil lah. Tidi, Subhana Allah, sumpwan. Ett par flera flera De profeter Allah Sallallahu alaihi wasallam äger sig med källmåten Allahs. Tämat min skärma, kallar. Bismillah, den som inte är förvånad över la i jorden eller i himlen, han är alltid upptagen. Tidigare, nu, sedan. Alltså, då är det inte så att vi har några problem med att få en del av det som är i Islam. Det är ça, mais qu'ils vont lire un livre ou autre chose comme ça, ok c'est important d'avoir la confiance en soi et de penser que toi tu es capable et qui va répéter 50 fois par jour yes I can, yes I can yes I can, yes I can imaginez tout ça à la place la hawla wa la quwata illa <rire> billah, bismillah tawakkal tu'ala Allah, Allahuma bika asulu wa bika adjul wa bika uqatil wa la hawla wa la quwata illa billah, tous ces du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donnent quoi ça c'est pas de la rigolade c'est pas des retouches, c'est pas pour te faire passer une heure, pour te faire passer un examen, ça, ça bâtit quoi ça bâtit une volonté de faire c'est par Allah Azza wa c'est Allah Azza wa qui raffermit ton cœur et qui donne cette puissance subhanahu wa ta'ala il y avait une main levée tout à l'heure oui après. oui oui est-ce que quelqu'un peut se considérer qu'il croit à ces éléments-là ou par et par l'immunité, de n'est pas Par exemple, quand on a bref, les les non. Ca oui, très bonne question ici, même si c'est pas directement relié à notre sujet. Mais la question de est-ce que je peux dire que moi je suis mu'min, ça c'est une question sur laquelle les ulémas ils débattent. Ils disent, on dit, moi je suis mu'min, je suis croyant, je suis mu'min. Je dis insha Allah. Ok, istitna al C'est parce que Allah, le niveau de l'imam c'est un niveau qui est Noble, celui qui dit il el el-iman », ça veut dire il a atteint un niveau quoi complet, plein de obligatoires. Il faut dire je suis musulman, ça c'est indiscutable. Il faut dire, faut pas, pas dire. Je suis pas, je suis, je suis vraiment musulman ou non, ça je suis pas certain. Euh, ok. Salam alikoum. Euh, T'as vu la viande halal chez toi au boucher euh, J'aimerais bien te dire oui, mais je suis pas certain que mon islam il est valide et de ce fait non. Donc il faut dire je suis musulman. Donc Allah Azza wa nous a appris de dire mais le iman les ulama disent iman si c'est dans le sens que, que je suis entré dans l'islam oui, on peut dire je suis mu'min dans le sens où je suis musulman mais dans le sens le plus profond le ou le kamil on dit ana mu'minun, insha Allah je suis mu'min insha Allah donc ça c'était une parenthèse juste pour répondre à ta question. Passons maintenant à la question ici le principe de at-taslim. On revient à at-taslim la soumission à Allah Subhanahu wa Ta'ala comme il nous dit ici någon il est de deux formes. Le premier, c'est tillsamma för hans religiösa rätt och det andra är att Allah. Azza wa viljan De deux façons. Comme vous aviez donné tout à l'heure les réponses en passant. Première façon, Allah. d'être soumis au qadar Allah. Azza wa viljan Au Allah. à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que Allah. Azza wa viljan till Allah. Det är viljan till Ça, je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala de mon propre gré toutefois je dois quoi ouvrir mon cœur au contentement être satisfait Allah azza wa jall qu'est-ce qu'il apprend au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran Allah azza wa jall apprend ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est plus noble que que nous c'est la personne la plus noble l'être humain le plus noble et malgré ça Allah azza wa jall lui dit dans le Coran Par exemple, ça se répète souvent dans le Coran. Mais par exemple, ولا et comme dans d'autres ayats. C'est quoi la تمدّن عينيك? C'est quoi? C'est de commencer à regarder quoi? À droite et à gauche, ce que les autres ils ont et moi je n'ai pas. Qu'est-ce que ça fait ça? Est-ce que ça c'est bon? Commencer à jeter toujours mon œil sur ce que les autres ils ont et moi je n'ai pas. Ça fait en sorte que j'oublie la ni'ma d'Allah, les bienfaits Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné. Et de deux, ça ouvre une porte vers l'infini. Tu ne vas jamais être satisfait si tu commences à voir le monde comme ça. Qu'est-ce que l'autre possède comme véhicule Qu'est-ce que l'autre possède comme titre Qu'est-ce que l'autre possède comme... Nombre de followers sur son compte sur internet et qu'est-ce que l'autre et qu'est-ce que l'autre et qu'est-ce que l'autre, tu ne vas jamais être satisfait. Il y aura quelque chose, toujours quelque chose qui semble être meilleur de ce que toi tu as. La réponse à ça, la solution à ça, ça ne se trouve pas ici, ça se trouve en haut, جنة, au paradis, auprès d'Allah Azzawajal. C'est là où tu peux quoi Avoir plus et à plus et plus et plus et plus comme Allah Azzawajal, il dit ouais Lähum fihama tajtahi anfussuhum Wala hum fihama yadda'oun Comme Allah Azza wa Jal il Mais dans la dunya Les yeux ils doivent pas regarder trop Aller à droite et à gauche On doit être soumis au qadar d'Allah Azza wa Jal Au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala Je veux quelque chose J'essaie de l'avoir Si je l'ai alhamdulillah Si je l'ai pas on passe à autre chose C'est le qadar d'Allah Azza wa Ce point là est clair Est-ce que la soumission selon, Cette forme de soumission est claire L'autre forme de soumission C'est la soumission que plusieurs personnes ignorent, c'est la soumission au, à la volonté religieuse d'Allah Azod. C'est quoi la volonté religieuse d'Allah quand on dit la volonté religieuse La première, c'est la volonté universelle, ce que Allah Azod, il crée comme événement, accident, richesse, telle chose, telle chose. L'autre forme, c'est la volonté religieuse. Qu'est-ce qu'on veut dire par la volonté religieuse Oui. Donc, il y l'intention, quoi aussi Sharia, donc les lois, les principes, ce que Allah il veut qu'on fasse et qu'on ne fasse pas, sans trop se compliquer les choses, sans trop se poser à chaque fois pourquoi le port est interdit. Pourquoi le musulman ne peut pas manger de porc C'est parce que selon certaines études, il y aurait certains germes et certaines telles choses, et certaines bactéries, et ça pourrait, et je ne sais pas quoi, ok, ça n'a aucun rapport avec, avec la question posée. Pourquoi est-ce que le musulman ne peut pas manger la viande de porc C'est parce que c'est la volonté d'Allah Azzaud. C'est lui le maître de cet univers, c'est lui le créateur, c'est à lui qu'on doit obéir, et elle a dit de ne pas Mangez-le, le porc. Subhanahu wa taala. Pourquoi vous portez des masques aujourd'hui? Pourquoi? Quelqu'un va vous dire pourquoi vous pour, pourquoi vous portez des masques? Pourquoi? Pourquoi? La réponse c'est quoi? C'est ça, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est parce que c'est pour se protéger ». Mais on le, sait, on le sait, la plupart des gens ils le font pas parce que euh, scientifiquement, il y a tel et tel. La plupart des gens, pourquoi C'est quoi Parce que le règlement leur dit « Il faut le mettre ». Si Ce soir, on va dire à la télé, le règlement il dit « Ce n'est plus requis de le faire, demain les gens vont « Enlève, enlève, enlève ». Il n'y a plus de science, il n'y a plus de peur, il n'y a rien du tout. Pourquoi Parce que les gens ils disent « C'est le gouvernement qui est le boss ». Pour le musulman, nous avons la akida qui nous dit c'est Allah Azawajel qui est le maître des univers. Si Allah il dit de faire quelque chose, eh bien on a fait. Si Allah il dit faut pas la faire, faut pas la faire. C'est la volonté de Allah Azawajel, le créateur, Rabbus Samawati C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que Allah Azawajel il dit que pour être un vrai croyant dans surah an Nisa, فلا وارببك لا يؤمنون. Non non non non non. La, Par ton Seigneur. Ils ne seront pas des vrais croyants. Très très puissant ici l'ouverture de ce verset. Avant d'être un vrai croyant, il dit Subhanahu wa Ta'ala, non, non, par Allah, si tu ne réponds pas à 1, 2, 3 tu n'es pas un... Vrai croyant. Pour être un vrai croyant, il faut que lorsqu'on a des divergences, moi et toi, on n'est pas d'accord. Toi, tu dis, il faut faire ainsi. Moi, je dis, il faut faire ainsi. Qu'est-ce qu'il faut faire ici, les croyants Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va se référer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il dit de faire, on va le faire. Ça, c'est première étape. Deuxième étape. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَا قَضَيْتِ On n'aura pas de inconfort dans notre cœur parce que le prophète alayhi wa sallim, il m'a dit de faire comme lui l'a dit. Il n'a pas dit de faire comme moi je voulais. Si j'ai de l'inconfort dans mon cœur, je suis pas un vrai croyant. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Et qu'il fasse la pleine soumission à l'Azoud. سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا On a entendu les commandements « obéir ». Vous savez, dans l'armée, ils font quoi C'est quoi la différence entre le système de l'armée et le système civil C'est quoi la différence entre les gens qui sont dans l'armée et les gens qui sont à l'extérieur, qui sont dans la rue hmm? Dans l'armée, ils ne posent pas de questions. Tout celui qui se joint à n'importe quelle armée du monde, n'est-ce pas Il ne pas de questions. C'est le commandement qui donne des ordres et va dire quoi ?« Oui, chef, il va exécuter. » Ça peut être bien, ça peut être mal. Mais dans notre Akida, on dit oui sans se poser des questions à notre Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-a'la, il est le plus haut, n'est-ce pas qu'Allah il est le plus haut N'est-ce pas Chaque muslim, qu'est-ce qu'il dit dans sa salat Subhanarabbiya, al-a'la, Allah il est le plus haut. Mais souvent on le dit, on n'est pas vraiment conscient du, du sens de ce qu'on est en train de dire et ce qu'on le comprend bien, ce qu'on y adhère vraiment. Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal Il est plus haut que toute chose min kulli shay Subhanahu wa ta'ala Dans notre salat La même chose Comment est on commence notre salat Allahu Akbar Vous savez la traduction ici Dans les médias Ils vont dire Dieu est grand Ils vont écrire comme ça Dans un fait un salat Allahu Akbar Traduction On va dire Dieu est grand C'est plus que Dieu est grand Allahu Akbar Allah Azza wa Jal Il est plus grand que toute chose Il est plus puissant que toute chose, subhanahu wa ta'ala. De ce fait, c'est complètement logique de se soumettre pleinement à Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'on se soumet très fréquemment dans notre vie à des puissances ou à des êtres qui ne sont rien du tout devant Allah, subhanahu wa ta'ala. On le fait parfois par peur, parfois par espoir. Combien de personnes, combien de fois dans ta vie, dans ton travail, tu t'es soumis à des ordres que tu n'aimes pas Combien de fois tu l'as fait dans ta vie Chacun le fait, ce n'est pas, pas quelque chose de mal en passant, je ne suis pas en train de dire se soumettre à des ordres qui sont des choses haram ou autre chose, mais juste tu n'as pas le goût de le faire, vous comprenez? Tu rentres le, le matin, on va te dire Voilà les tâches que tu dois faire. Je n'ai vraiment pas le goût de faire ça, j'aime pas faire ce travail, j'aimerais bien que tu me donnes quelque chose d'autre, mais je vais le faire pourquoi. Pourquoi je n'ai pas le choix? Ce n'est pas l'armée, mais c'est par espoir, l'argent pour avoir du cash à la fin de la journée pour s'acheter de la nourriture et pour et pour et pour donc espoir arhabatan ou parfois par crainte par peur comme on l'a mentionné comme les gens ils craignent habituellement les, les autorités et les gouvernements et ainsi de suite donc Allah azawajal en le fait notre istislam, soumission à Allah azawajal avec ces deux éléments arhabatan ouais par espoir et par crainte et peur d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est les deux qui sont en même temps c'est pour ça qu'on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala donc ça on l'a déjà mentionné il nous mentionne ici un petit détail ça c'est comme j'ai répondu tout à l'heure à la sœur que la soumission au qadar au destin d'Allah azza wa yuhmad. c'est une bonne chose c'est une bonne chose Ça c'est sauf exception. C'est quoi exception Il y a des situations où on n'a pas vraiment à se soumettre continuellement à une chose qui, est dans, qui semble être dans le qadar. Parmi ces situations-là, il y a des choses que Allah Azza wa Jal n'a pas demandé d'accepter. Si quelqu'un te traite injustement, quelqu'un t'opprime, quelqu'un t'humilie, est-ce que tu dis ça c'est le qadar d'Allah Je dois endurer, je dois accepter Quelqu'un injuste envers toi. Est-ce que Allah Azzawajal t'a dit tu dois accepter d'être traité injustement, d'être humilié Est-ce que ça c'est dans l'islam Non, bien sûr que non. Tu ne vas, vas pas dire ça c'est le qadar d'Allah, il faut être soumis au qadar d'Allah. Parce que ça c'est le genre de qadar que Allah Azzawajal te demande de repousser par le qadar. Tu repousses le qadar par le qadar. Ou les choses aussi sur lesquelles, comme on a mentionné tout à l'heure, sur lesquelles on a un contrôle. Je suis pauvre. Je suis pauvre. Ça c'est mon qadar. Actuellement je suis pauvre. Quelle doit être ma réaction selon vous C'est une question piège. Je suis pauvre. Quelle doit être ma réaction en termes de qadar pour euh, l'avenir proche Oui. Chercher du travail. Ok, oui.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 Des invocations, demandeur à Allah de nous aider, oui. Ok, ok, c'est encore un piège, Matt. il n'y a personne encore qui, qui est sorti du piège. Oui, après ça, oui. Dans quel sens Ah, donc, ok, peut-être tu vas nous, nous sauver du, du, euh, du piège ici. Donc, la question que j'ai posée, là, pour, pourquoi est-ce que j'ai donné ce deuxième cas de figure Premier cas de figure que j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un t'humilie, te traite avec humiliation, t'opprime. Allah Azza wa Jalla n'accepte pas ça pour toi. Allah Azza wa Jalla ne veut pas que tu restes dans cette situation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 Tu donnes un délil, mais quelle est la réponse Est-ce qu'on est est qu peut faire le choix de rester pauvre Parce que vous avez dit, tous dit tout à l'heure qu'il faut aller chercher un travail, faire les esbab et ainsi de suite. A-t-on a droit d'être pauvre dans la vie Oui. Ça dépend de la situation vous comprenez? Donc, si être, pauvre, si être pauvre, ça ne fait pas du mal à des personnes qui sont à ma charge. Azza wa mar'i ithman an Si j'ai des enfants à charge, si j'ai une famille à charge et ainsi de suite, je n'ai pas le droit de les faire souffrir si je peux avoir une... On n'est pas en train de dire que tu dois... De... Parce qu'il y a des pauvres qui ne trouvent pas de solution alors quoi Alors, si tu as ça, des gens qui vivent dans des camps de réfugiés ainsi de suite, c'est une épreuve pour lui pour l'instant. Mais si quelqu'un, il peut sortir de la pauvreté, il peut aller se trouver un emploi mais lui, il préfère rester chez lui à la maison et qu'il a des personnes en charge, qu'est-ce qu'il a Quelque chose de mal auprès d'Allah Azza wa Mais si quelqu'un Il est tout seul. Imaginez quelqu'un qui est tout seul. Tu vois, quelqu'un qui est jeune, célibataire, pas de famille, ou quelqu'un qui est quoi Adulte, aîné, ses enfants sont grands, indépendants, tout le monde. Il n'y a personne qui est à sa charge. Et la deuxième condition aussi, c'est qu'il sache que lui, il a la patience. « Il a la patience. » Il n'a pas vraiment, son cœur n'est pas attaché au matériel et il est juste correct comme ça. Il, pas, il ne, ne vit pas une vie dans laquelle il doit tendre sa main aux autres et ainsi de suite. Alhamdoulilah, il est indépendant, il est satisfait. Il n'y a rien dans la religion d'Allah qui lui dit « Tu dois aller chercher quoi Un travail. » S'il veut vivre comme ça, c'est libre à lui. Comprenez Est-ce que c'est clair Donc c'est pour ça que j'ai mentionné ici la, la différence entre les deux situations. Oui, Akhi la, la définition de pauvreté. Oui Nej. Så här. Så här. Nej. La poverity qui sak som är relativ. Så det beror, så det beror på situationen. Men om vi pratar om poverity som är, det är inte en del av det som är en del av det som är très bonne question. Chacun, la, la soeur elle dit, est-ce que la personne, cette personne quelqu'un célibataire et ainsi de suite n'a-t-il pas la, la responsabilité d'aider la Ummah, par exemple aider les personnes qui ont besoin d'aide et ainsi de suite. La réponse c'est que Oui, chacun a une certaine responsabilité d'aider les autres, de participer à la Ummah, mais chacun selon ses conditions. Allah Azza wa Jalla n'oblige pas le pauvre à devenir riche pour pouvoir aider les pauvres et aider les autres. Les savants, par exemple, ils appellent ça la qaïda, la règle qui est quoi Ce n'est pas obligatoire. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'argent, quelqu'un qui n'a pas l'argent, Pour payer la zakat, on sait que pour payer la zakat, il faut un certain quoi Ceux de, de richesse, les conditions et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas d'argent. Je ne paye pas la zakat. Et j'ai personne à charge. j'ai personne à charge. Et je peux trouver un emploi. On m'a même offert un emploi. Je dis non, merci. Moi, je préfère passer parfois du temps dans le masqué. Le reste de ma vie, je vais aller regarder la nature dehors, juste marcher, contempler sur la création d'Allah. C'est tout. Est-ce que l'islam m'oblige à accepter l'emploi pour aller me faire l'argent pour payer la zakat Non, aucunement, vous comprenez Même chose pour le hajj, pour le pèlerinage. Si je n'ai pas l'argent pour faire le pèlerinage, l'islam ne m'oblige pas à aller travailler pour chercher l'argent pour faire le pèlerinage. Si la richesse, elle est là, je dois faire le hajj. S'il n'y a pas de richesse, je n'ai pas l'obligation de faire le hajj. comprenez J'ai ouvert un peu cette parenthèse pour faire un peu l'équilibre parce que vu qu'on vit encore une fois dans ce monde matériel où le dollar est devenu tellement important, il y a cette idée-là que chaque musulman doit être riche et il doit être riche. Non, ce n'est pas vrai. Si tu as des personnes à charge, bien sûr, ça c'est différent. Il doit faire, qui fait ici un affaire l'obligation selon le cadre du raisonnable, bi al Mais si tu n'as pas des personnes qui sont à charge, tu n'as pas d'obligation, tu n'as pas des dettes à rembourser, tu n'as pas, alors ce que tu as, si tu acceptes de vivre comme ça et que tu es content, tu es satisfait, tu, tu ne te sens pas que tu es moindre que les autres, que ça sera une fitna pour toi, une épreuve, tu vas tendre ta main pour demander l'aide et ainsi de suite, dans la religion d'Allah, rien ne t'oblige à chercher à devenir riche si tu es, si tu es euh, euh, comment on peut dire ça, correct avec ce que tu as. Oui, Akhi. Oui, Oui, là c'est différent parce que le mariage c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vous comprenez De un, le mariage ce n'est pas comme la richesse l'islam ne perçoit pas le mariage comme il perçoit la richesse matériel les prophètes étaient tous mariés لقد ارسلنا hadith du prophète Sallallahu alayhi wasallam al sunnati c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wasallam allah azza wa il encourage le mariage dans le coran karim mais allah azza wa jalla n'a pas encouragé la richesse le prophète alayhi wasallam al lui-même avait des épouses était-il toujours riche alayhi al wa Était-il toujours riche Il est passé par les trois phases dans sa vie. Il est passé par certaines richesses relatives. Il est passé par la pauvreté. Et il, a, il est passé par le cafèf. Le cafèf, ça veut dire le juste, le, le juste, juste suffisant. La suffisance. Ça veut dire n'est pas pauvre, mais aussi n'est pas riche. Mais est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wasallam pouvait être riche pour, pour toute sa vie Oui, comment, pourquoi Oui donc euh, en termes matériels je veux une réponse encore plus définitive dans laquelle il n'y a pas d'analyse il n'y a pas de discussion tout le monde l'aimait s'il va demander à Allah Azza Elle pu facilement. Mais une réponse définitive. Khouyera Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le choix. Allah lui a accordé le choix d'être Rasoulan, Malikin. D'être un messager roi comme prophète Suleymane. Salomon s-salam ou d'être quoi Un prophète serviteur d'Allah a.s. Al-Abd, il a choisi d'être un serviteur d'Allah taala. Si le prophète s'il voulait, il aurait eu la richesse, c'est Allah a.s. qui lui a proposé ça. S'il voulait la richesse s-salam, C'est pour ça que j'ai dit plus. ça va beaucoup plus loin qu'il était à la tête de la Oumma et les gens l'aimaient ainsi de suite. C'est plus puissant que ça. Il a eu une offre d'Allah a.s. directement. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il choisi de ne pas se marier Non, n'a pas choisi. Parce que le mariage est une chose quoi, naturelle, qui fait partie de sulan al-hayat. La richesse, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de sulan al-hayat, que tous les êtres humains doivent être riches. Vous comprenez Oui. Oui, rapidement, pour qu'on passe à la dernière partie, incha'Allah. De oui. Oui. Oui. Avec oui. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru bi anfusihim. Donc ça c'est comme certains thaulama même si le sens qui est véhiculé de nos jours est plus un autre sens mais le sens le plus commun Allah Azza wa Jalla ne change pas l'état d'aisance de la ni'ma des bienfaisances qu'il a accordé à une communauté avant qu'ils changent eux ce qu'ils avaient quoi en eux-mêmes. Ça veut dire si tu vois que dans un pays il y a la richesse L'économie, la paix, tout marche bien, la belle vie. Et que souvent les choses commencent quoi à, à tomber. Crise économique, les crimes, la pauvreté. Sache que Allah a enlevé ses ni'mes, c'est bien fait, parce qu'eux ont fait des choses vraiment mal. Zalat nima Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin ay bi ma bihim min 'azza wa jalla hatta ma bi c'est eux qui ont changé leur état vers le mal ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. طيب ta واول التسليم uh, si je vais finir inchallah avec une section qu'on va résumer mais qui est très importante il te dit Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah ta'ala et ça c'est le la deuxième euh, deuxième principe un peu un peu déstabilisant de la soirée vu qu'on a commencé avec euh, oubli, confiance en soi et vie avec la confiance en Allah Azza wa Jalla deuxième principe déstabilisant il te dit ici le début du taslim de cette soumission à Allah Azza wa Jalla c'est de ne pas demander de preuves je veux des preuves tangibles för le tawhid pour le, le monothéisme pour la croyance en Allah azza wa jall pour la foi en Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi fa kayfa om waliyyak wa habibak ila an yuqima lak ad ala at-tawhid wal ma'rifa bihaythu la tasir ilayhi hatta yuqima lak dalilan ala wujudihi wa wahdaniyyatihi fa ma min dalil dalil yustadallu bihi illa wahdaniyyatu Allah azza wa wa kamaluhu adharu minhu Il te dit, n'importe quelle preuve que tu peux avoir, quelqu'un pourrait dire, ça c'est la preuve de l'existence d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, il est plus grand que, que cette preuve. Il est plus puissant, azhar, il est plus apparent que cette preuve. Il n'y a aucune preuve qui est assez Grand, pour nous parler d'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit fa iqrar al fitr trop chercher pour trouver la réponse à cette question parce que Allah Azza wa il l'a déjà établi dans notre cœur parce que la surprise comme nous dit ici l'imam Ibn al-Qayn ici vous pouvez parcourir le Coran les prophètes et les messagers n'ont jamais dû à débattre avec leur communauté de l'existence d'Allah Allah Les prophètes et les messagers sont tout de suite passés à la question de quoi l'adoration d'Allah Zod. Ibada to subhanahu wa taala. L'unicity, le tawhid. Oubod Allah lakum min ilahin. Parce que comme il nous explique ici, euh, bon, j'ai pas vraiment, on n'a pas le temps de lire tout ce qu'il a mentionné, mais je vais euh, résumer de façon brève, InshaAllahu ta'ala, comme les prophètes et les messagers, ils ont dit, Khalet Lahom Rosulum, Infileh Ishakul. Y a-t-il des doutes à propos d'Allah Zodjun Il n'y a pas de doutes à propos d'Allah Subhanahu ta'ala. Les doutes qui arrivent habituellement, c'est par les choubouhètes que les gens se génèrent. Eux-mêmes se génèrent eux-mêmes et c'est pour ça que les prophètes, ils invitaient au tawhid d'Allah Azzawajal. Ils nous parlent ici des mutakallimines. C'est quoi les mutakallimines Très brièvement, mutakallimines, c'est une partie des savants musulmans qui parlaient de la l'aqida du dogme et ainsi de suite, qui ont été un peu influencés par la philosophie des autres nations, qui leur venaient des autres nations et qui commençaient à appliquer les règles de la philosophie, de la logique et ainsi de suite à certaines questions de l'aqida, du monde de l'invisible, du dogme, de, de la croyance, des piliers de la foi et ainsi de suite, pour essayer de, à la place de citer le Coran, la parole d'Allah Azzawajal, de citer quoi Des, des euh, comment on dire ça des, des argumentations à travers la logique, des Euh, des, euh, des idées philosophiques, des débats philosophiques, et ainsi de suite. On appelle ça « ahlul kalam », pire que eux, bien sûr, parce que ça, c'est les mutakallimines de l'islam. Ils sont des musulmans, c'est des savants de l'islam, quelques siècles après le temps du prophète, wa pire que ça, bien sûr, les philosophes qui ne croient même pas en l'islam, qui ne sont pas, même pas des, des musulmans. Eux, ils passent leur temps sur quoi Remarquez ce point-là. Ils passent leur temps sur quoi Ils passent leur temps sur comment prouver l'existence de, de Dieu Par la logique, par la philosophie. Vous pensez ça, des débats comme ça, ça prend combien de temps hmm? Ça finit pas. Okay? Ça finit pas. Si tu commences à faire, comme on dit, comme on appelle ça ici, de la théorie de salon. Avec la théorie de salon, comme psychologie. En psychologie, il y a deux types de psychologues des savants en psychologie, ainsi de suite. Il y en a des psychologues qui faisaient de la psychologie de laboratoire, ils amenaient des êtres humains, faisaient des expériences avec eux, leurs réactions et tout, comme... Euh... J'ai oublié comment ils s'appellent. Bref. Et il y a des théoriciens de salon, ça veut dire, ça c'est des gens qui s'assoient comme ça, sur leur fauteuil à la maison, commencent à penser les émotions de l'être humain, qu'est-ce que ça pourrait être Et ils commencent à développer des, théo des théories comme ça. La théorie, toujours, ça, ça ne se termine pas. Alors, quelqu'un, ces mutakallimines-là qui ont passé leur vie à... Euh, regardez, il y a un savant, c'est un savant de l'islam, okay, c'est un savant respecté dans plusieurs domaines, mais malheureusement, lui, il est tombé dans, dans ce piège-là de... De, euh, de, euh, de ilmul kalam, de cette pseudo-philosophie pseudo-musulmane qui s'appelle Imam al-Razi, rahimahullah. Lui, ils disent qu'une fois il passait, il est entré dans un village, ou bien dans une ville, il y a plein de personnes qui le suivaient. Ils disaient « Ah, Imam Razi, il est venu, il est arrivé, il est arrivé. » Il y a une vieille dame qui le regardait et disait, elle disait « C'est qui, c'est qui ce monsieur ?» Ils ont dit « Ça, c'est Imam Razi, vous ne connaissez pas Imam Razi ?» Elle a dit « J'ai jamais entendu parler de lui. » Ils ont dit « Ça, c'est celui qui a… »« Ça, c'est l'homme, le savant qui a pu trouver mille preuves sur l'existence d'Allah Azza wa وجد الف دليل على وجود الله عز وجل il a pu générer 1000 preuves sur l'existence d'Allah azza wajal qu'est-ce qu'elle leur a dit il leur a dit si il a trouvé 1000 preuves c'est qu'il avait dans son cœur 1000 doutes avant cela 1000 celui qui passe son temps à faire ça sa vie des années de sa vie à faire ça à décortiquer shubhat Comment prouver avec la logique? Comment prouver ainsi de suite? C'est quoi que Allah Azzaw, dit, il veut de toi en, en fin en fin de compte? Qu'est-ce que Allah Azzaw, dit, il veut de nous? Subhanahu wa taala. Pourquoi est-ce que Allah Azzaw, dit, nous a créé? C'est quoi la finalité de la chose? Pour qu'on l'adore, n'est-ce pas? C'est pas pour qu'on arrive après 30 ans à dire conclusion: je suis maintenant convaincu que Et je ne suis pas seulement convaincu, mais j'ai les preuves que je peux vous expliquer que Allah Azza wa que le Créateur, il existe. Mais que reste-t-il de ta vie pour faire le bien, pour adorer ce Créateur, pour faire la sadaqa, la prière, pour apprendre le Qur'an, pour, pour, pour, pour. La vie, c'est court et ça passe vite. C'est pour ça que le mu'min, lui, il est quoi occupé par l'adoration d'Allah Azza wa subhanahu wa ta'ala. Cette semaine, j'écoutais une entrevue comme ça sur, euh, sur Internet, sur YouTube, avec un savant, un alim vraiment distingué. C'est un savant qui est jeune. C'est un jeune savant. Quand je dis jeune, ça veut dire que ce n'est pas, pas un vieil. C'est quelqu'un probablement dans la quarantaine. Donc, habituellement, les savants, quand on dit ça, c'est un savant avec beaucoup de science, c'est des gens dans euh, la soixantaine, soixante-dix soixante, ans. Donc, parfois, Allah Azza wa il a donné à cet homme-là, quand je dis de la science, je parle ici de montagne de science. Je ne parle pas quelqu'un Juste, il connaît bien l'islam. C'est vraiment un savant. Et dans cette entrevue-là, euh, celui qui faisait l'entrevue avec lui demandait des questions et ainsi de suite. Et y avait un moment qui l'a vraiment touché. Une question que ce savant-là a trouvé très difficile de répondre. Ça, ça montre qu'il a été un peu, comment dire, mis à, mal à l'aise avec cette question. Il a eu même les larmes aux yeux. Il a dit, c'est quoi l'une des choses les plus difficiles auxquelles tu as fait face dans ton cheminement, dans l'apprentissage de la religion Et là, il a été pris par surprise. Il a dit, la chose psychologiquement la plus dure à laquelle j'ai eu à faire face, c'est le fait de savoir que moi, j'ai commencé à apprendre ma religion un peu tard. Il a dit, j'ai commencé à apprendre ma religion à 20 ans. Et de ce fait, jusqu'à aujourd'hui, j'ai ce sentiment-là qu'il y a beaucoup de choses que que j'ai raté et que je n'aurai pas le temps de pouvoir accomplir. Vous comprenez 20 ans, pas 60 ans. Une fois je lisais un article, ça disait quoi Un astronaute Non, c'était un astronome. L'un des deux, je ne me rappelle plus. Américain qui, après after 30 ans de recherche, il est convaincu maintenant que Dieu existe. Ok. « Combien maintenant te faudra-t-il pour chercher what's the true religion of God ?»« C'est quoi la vraie religion de Dieu ?»« Ça demande encore du travail. »« Après ça, pour apprendre cette religion le jour où tu vas la trouver. » Alhamdulillah, si Allah Azza wa Jalla guide quelqu'un, enfin, à trouver l'islam, Alhamdulillah, dans tous les cas, mais on parle ici pour le musulman, il ne perd pas son temps avec des choses comme ça. Allah Azza wa Jalla, il a mis la fitra. N'importe quelle personne sur cette terre, n'importe quel athée sur cette terre, quelqu'un qui a des doutes sur Allah Azza wa Jalla, si vraiment il va prendre, il va quoi Il va se distancer de la société, de son cercle d'influence. Prendre du repos pour pouvoir méditer sur la création, sur la nature et ainsi de suite, entre lui entre Allah et entre l'Azodie, et qu'il demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de le guider, il va trouver Allah, il va trouver la réponse très facilement. Mais le problème, c'est quoi C'est, de nos jours surtout, c'est la culture, l'influence, les médias et ainsi de suite, qui fait en sorte que les gens ont trop un peu euh, amplifié cette question-là en deux minutes incha Allah, subhanahu wa taala, je vais résumer à la fin ce qu'il dit vraiment en deux minutes la pleine soumission Allah Azza wa Jal il nous dit c'est de se distancier de se libérer de deux choses ça arrive après s'être libéré de deux choses encore une fois c'est les doutes, les choses qui font la confusion qui vient nous distraire du message d'Allah Azza wa Jal Allah il a dit ça c'est haram ah oui c'est haram ok c'est Allah Azza wa qui dit ok subhanallah merci de l'avoir appris c'est dans le Coran une semaine après tu sais toi tu disais que c'était haram mais bon il y, y a certains gens qui disaient que il, il, il semblerait que c'est quoi ça c'est une chouba ça commence à rendre flou ce qui est clair dans le Coran ou dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quoi, moi je vais amener comme ça des fausses informations qui vont me semer la confusion c'est quoi c'est nos tentations, c'est les désirs de l'être humain qui viennent encore une fois Affaiblir notre volonté d'être soumis à notre Créateur, on va se contenter de cela pour ce soir, Insha Allahou Subhanahu Wa Taala. Et la prochaine fois, on va commencer à parler de la patience de Asabr. S'il y a des personnes qui ont des questions, Insha Allahou Taala, à la fin de la halakat des questions, en personne, Jazakumullahu Taala. خيرًا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إلي